Nous sommes mardi le 12 janvier 2021. Bonjour fidèles auditeurs de la radio. C'est le moment de suivre l'édition de la mi-journée du journal Parler en Langue Française. Dont voici les titres. Le rapport d'étape de la commission Vérité et Réconciliation présenté récemment devant les deux chambres du Parlement montre que cette commission maîtrise bien sa mission vu que son président a tracé le travail déjà abattu, ainsi que les obstacles et les détails dans ce journal. Appréciation des habitants de la, de la 13e avenue à Nyakabiga 3 et Nyakabiga 1, du 3e, euh, de la 3e à la 7e avenue pour l'éclairage public. Les autorités à la base, c'est l'initiative des habitants de cette zone. La chronique santé d'aujourd'hui traite de l'insuffisance rénale. Comment soigner et prévenir cette maladie? C'est tout à l'heure. Voilà pour le Sommaire, Armer le au micro, Toussaint Mitebouti assure la mise en onde. Bienvenue. Captez Issa écoutez la différence. Rebonjour. Oh le barrage d'irrigation des champs de riz du marais d'Ocagogo en commune na province Guitega, est sévèrement endommagé depuis une année. Certains riziculteurs ont dû suspendre la culture du riz faute d'eau et d'autres sèment le riz sans eau. À la direction du génie rural et de l'irrigation, l'on indique qu'une descente à ce marais sera effectuée afin d'élaborer un rapport à transmettre aux autorités compétentes. Gérard Nibigui, la correspondance. Selon les riziculteurs de la commune de Bougendana, ce sont les champs de riz appartenant à environ 200 ménages qui ne sont plus irrigués suite à la destruction de ce barrage d'irrigation. Certains ménages ont dû suspendre la culture du riz, tandis que d'autres plantent du riz dans le sol sans eau et demandent que ce barrage soit profondément réhabilité. Nous repiquons les plants de riz à l'aide de deux petits piquets en bois suite au manque d'eau. Nous repiquons dans la boue sans eau. Nous ne savons pas si les plants de riz s'assécheront ou pas car nous étions habitués à repiquer les plants de riz dans un sol plein d'eau. Nous demandons que ce barrage d'irrigation soit reconstruit afin qu'on ait l'eau et consommer du riz. Si ce n'est pas le cas, on ne va plus planter le riz. Nous réclamons la reconstruction du 10 barrages pour consommer le riz dans des champs gorgés d'eau. Selon la population, même quatre autres barrages d'irrigation situés dans son marais de Kagogo sont dans un état déplorable et demandent qu'ils soient réhabilités avant leur destruction effective. À propos le conseiller, la direction du Général et de l'irrigation du ressort du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et plastide indique qu'il sera effectué une descente à mari de Kagogo afin d'élaborer un rapport à transmettre aux autorités compétentes. Depuis Gitera Nibigira pour la radio et Merci Gérard. Nivigila. plus de 230 élèves des écoles fondamentales et 74 du poste fondamental ont abandonné les écoles en commune Changouzo au cours du trimestre écoulé. Ces effectifs ont été révélés par la directrice communale de l'enseignement à Changouzo lors de la réunion tenue à l'endroit des enseignants et des directeurs d'établissements à Changouzo. Celui-ci fait remarquer qu'à l'origine de ces abandons. Se trouve le recrutement de ces enfants dans les champs risicoles. Raymond Moudende. Les écoles qui ont enregistré des effectifs élevés d'abandon scolaires en commune de Tchamouzo sont les écoles fondamentales de Mugosi, lutooke, Karago, Mignare, Kavumu en zone Mignare et Kabeza en zone Tchamouzo. Au moment où ces effectifs élevés de ces abandons ont été donc constatés en zone Mignare, Béatrice Aximana, directrice de commune de l'enseignement à Tchamouzo, a demandé au directeur de cette école cité de faire le tout possible en collaboration avec les parents pour que ces élèves regagnent le banc de l'école au cours de ce trimestre en cours. Dans la réunion de ce lundi, à l'endroit des éducateurs, Tangri Ondasi, directeur de l'enseignement à Changouzo, a expliqué que la direction de l'enseignement à Changouzo va s'atteler sur les problèmes réels de ces abandons. Selon lui, l'hypothèse de la probable démotivation des enseignants serait à l'origine de la démotivation des élèves d'où de ces abandons. Mais ici, au cours du débat, cette hypothèse n'a pas retenu le consensus de tout le monde. C'est plutôt le recrutement de ces enfants dans les chars et les écoles qui a été évoqué comme principale raison de la plupart de ces abandons en commune de Tchanguzo. Ici, des intervenants ont tenu à informer que ces enfants sont exploités. même par les fonctionnaires qui critiquent le rire. Et à ce propos, le directeur premier de l'enseignement, A Changouzo a demandé aux autorités administratives de travailler en commun accord avec les autorités éducatives pour convaincre ces exploitants de marais résicoles de ne plus embaucher ces enfants. Dans les travaux et soulignons que même si les critères risicoles ont été évoqués comme motif de ces abandons, d'autres raisons n'ont pas été écartées, comme les grossesses non désirées et la démotivation des élèves. Raymond Radio Isanganiro. Merci Raymond Moudende. 18, 18, 18, 18 vaches plutôt, souffrent de la fièvre afteuse. Ont été, euh, souffrant de la fièvre afteuse, ont été identifiés dans les communes kire et tangara en province de Ngozi. Durant les deux dernières semaines, les symptômes de cette maladie sont entre autres une hausse de température, des plaies au niveau de la bouche, des sabots et des autres parties. La contamination chez ces vaches s'offrirait par la fréquentation des personnes étrangères à l'étable ou par euh, de l'herbe y apportée d'après priva responsable de l'élevage au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Ngozi. Il conseille à cet effet aux éleveurs la limitation de la fréquentation des étables par des personnes étrangères. La province Ngozi compte actuellement plus de 62 000 têtes de bétail. Les eaux de la rivière roussise continuent à inonder les maisons de la zone Gatoumba en commune Moutimbouzi de la province Bujumbura Les victimes des inondations parlent de deux personnes déjà mordues par des crocodiles et de... Votre blessé sont sous traitement. Ces victimes de ces catastrophes naturelles plaident pour la construction d'une digue sur la rivière Roussizi. Le seul hôpital d'Ogatumba est aussi inondé après une courte pause. La suite. Vous n'avez pas Isangani Vous ratez l'essentiel? À 13 h passé de 3 minutes dans les studios de la radio, Issa Nganilo poursuivant ce journal. Les habitants de la 13e avenue du quartier Nyakabiga 3 et ceux des 4e, 5e, 6e et 7e avenues du quartier Nyakabiga 1 apprécient positivement l'éclairage public de ces avenues. Euh, Jérévendi Okubgaï, chef de zone, Nyakabiga indique que c'est une initiative des natifs de cette zone. Mirek Kanyang, les détails. Lors de l'installation des poteaux pour cet éclairage public à la 13e avenue Nyakabiga 3, l'après-midi de ce lundi, le chef de zone a informé que ce sont les natifs qui ont eu cette idée. L'idée est de Gilbert Nkurunziza. Il est natif et ami de la zone Nyakabiga. Donc, il a commencé au quartier Nyakabiga 1 avec la 5e avenue, la 6e, la 4e et la 7e avenue. Quand il a terminé, d'autres lui ont emboîté de pas. Le vol dans les ménages et d'autres sources d'insécurité vont diminuer. Se réjouit cette habitante. Nous sommes vraiment contents de cet éclairage. On ne s'attendait pas à cela. Ça va nous aider. Il n'y aura plus de vol et d'accidents. Ils ne nous ont pas demandé de l'argent et c'est bien. Pour les avenues n'ayant pas de natifs pouvant éclairer leurs avenues, Jarven Dihokoubgaï, chef de zone Nyakabiga, rassure, toute la zone sera éclairée. C'est vrai, il y a des avenues dont les natifs n'ont pas assez de moyens pour faire installer ces poteaux. Ce que je vous dirais, c'est que ceux qui sont en train d'installer cet éclairage nous ont signalé qu'ils vont continuer à le faire pour toute la zone, à commencer par les coins en proie, aux vols et autres. L'objectif visé, c'est d'éclairer toute la zone. En plus de cet éclairage public sur certaines avenues des quartiers Nyakawiga 1 et 3, les routes entrant et sortant de cette zone sont en cours de réhabilitation. Merci Mireille Kanyang. Le rapport d'étape de la commission Vérité Réconciliation CVR présenté récemment devant les deux chambres du Parlement montre que cette commission maîtrise bien sa mission vu que son président a retracé le travail déjà abattu ainsi que les obstacles. Mais Jean Bosco un expert en justice et transitionnel les professeurs d'université, estiment plutôt que ce rapport laisse toutefois des interrogations aux lecteurs. Il cite notamment l'inquiétude relative aux provinces qui ont fait l'objet de l'enquête, ainsi que les fausses communes déjà découvertes. Cet expert dit que le lecteur ne peut pas savoir si le travail a été clôturé par, euh, pour ces provinces ou qu'il n'y a pas d'autres fausses communes suivies. Ma lecture, c'est que D'abord et avant tout, le président de la commission comprend très bien ses missions, les objectifs que sa commission veut atteindre et il articule les réalisations, les opportunités, les défis de façon claire. Le président de la CVR dans sa présentation du rapport utilise un langage standard qui est l'abus massif des droits humains parce que c'est ça la racine. Si je reviens alors sur le premier point, on peut déceler même si on n'a pas eu encore le temps de lire Le rapport dans son intégralité, dans sa présentation, on comprend qu'il dégage les traits principaux. Donc comment les gens étaient arrêtés, étaient traités pendant leur arrestation, jusqu'à à leur enfouissement dans les fosses communes. Mais en même temps, ça pose un problème de méthodologie. Le problème de méthodologie, c'est que pour lui, il dit que sa commission a beaucoup travaillé sur les événements de 72. Mais on entend en même temps les événements des campus à l'université de Burundi, c'est en 1995. La commission saute les événements de 1993. Un autre problème, c'est qu'il parle des provinces de Kidega, Karusi, Rumonge, Makamba, Ngozi. Est-ce que peut-on dire que La province de Guitéga, par exemple, la province de Caroussi et les autres provinces. Peut-on dire qu'on a terminé pour 72, pour les, les événements de 72 Utilisons le mot événement, à part que ce n'est pas encore qualifié. Est-ce qu'on a terminé dans ces provinces Ou bien on y reviendra dans les années qui viennent Oui, à propos de ce travail de recherche et de la vérité, Jean Bosco Haralimane trouve que cette commission a encore des vérités à explorer. Pour lui, jusqu'ici, cette commission ne fait recours qu'à la vérité narrative. Suivez-le encore une fois. Il y a quatre types de vérité. Il y a la vérité factuelle ou médico-légale, c'est-à-dire cette vérité irréfutable, scientifique. On a... La vérité personnelle et narrative, la vérité sociale, la vérité réparatrice ou de guérison. Mais apparemment, le rapport insiste sur la vérité personnelle et narrative, qui est une vérité qui peut être mise en question, qui peut, on peut se demander des questions, qui a besoin d'être complétée, oui c'est Très important d'écouter la population, d'écouter les acteurs qui sont encore vivants. Mais il y a moyen de se dire qu'il y a des trous de mémoire. Il existe des trous de mémoire. Et alors, ça a besoin d'être complété par la vérité factuelle médico-légale qui demande généralement trop de moyens. Autre chose, c'est que... Radio Isanganiro, chronique santé. L'insuffisance rénale aiguë peut être traitée avec différents médicaments et guérir. Le néphrologue Sylvain-Pierre Nzeimana précise que l'insuffisance rénale chronique guérit seulement en cas de transplantation rénale. Prévenir cette maladie, c'est prévenir ou traiter à temps les facteurs favorisant cette maladie comme l'hypertension. Les détails avec Ornella Mucho. Le traitement de l'insuffisance rénale se fait dépendamment de son stade. Le néphrologue Sylvain-Pierre Nzaimana précise que l'insuffisance rénale aiguë est curable une fois que la maladie a été traitée à temps. En cas d'insuffisance rénale terminale, les reins ne peuvent plus assurer cette fonction. Le docteur Nzaimana signale qu'il est nécessaire de recourir à la dialyse un des traitements de l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë On peut dire qu'elle est curable parce que lorsque la cause de l'insuffisance rénale aiguë est levée, le patient récupère totalement. Mais en cas d'insuffisance rénale chronique, malheureusement, comme il s'agit d'une dégradation progressive et irréversible de la fonction rénale, malheureusement, elle aboutit à un stade terminal. Et quand ça arrive au stade terminal, c'est irréversible, ce n'est pas curable. Donc la dialyse, c'est une méthode qui va permettre de remplacer la fonction des reins. Mais vous comprenez que comme la fonction rénale est déjà altérée et que c'est un stade terminal irréversible, le patient devra toujours revenir pour la dialyse. La dialyse est donc un traitement chronique. C'est un traitement à vie. L'autre moyen est la transplantation rénale, laquelle est une intervention chirurgicale consistant à remplacer un rein défectué par un rein sain. Selon Zimana. c'est une opération fiable pour sauver le malade. Cette pratique n'existe pas au Burundi. La transplantation, c'est un traitement radical, curatif, parce que lorsqu'on a une transplantation, on n'a plus besoin de faire de dialyse. Donc on aura... Une transplantation peut-être, ça peut être un, fils qui donne, euh, un enfant qui donne à, ses à son parent ou bien un parent qui donne à son enfant ou bien un, un, un, enfant qui donne, un frère qui donne à, une, à sa soeur ou vice-versa. Donc là, euh, la solution sera trouvée et la solution, disons, radicale et, et, et, et curative. Et surtout, c'est un traitement qui offre une bonne qualité de vie et pour le donneur et pour le receveur. Prévenir les facteurs favorisant la maladie, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'insuffisance rénale. Pour prévenir l'insuffisance rénale, il faut se faire soigner. Pour que le médecin cherche, vous savez, on ne trouve que ce qu'on cherche. Il faut chercher s'il y a des facteurs qui peuvent influencer la survenue d'une insuffisance rénale. Et puis alors, il faut prévenir ces facteurs. Mais la part, des fois, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'infection à VIH et c'est les médicaments d'une manière générale. Il ne faut pas attendre d'être malade pour aller voir le médecin. Même quand on est malade, même quand on est hyper tendu, il y a lieu de voir le médecin pour essayer de trouver des stratégies pour ne pas développer des complications. Et, et même quand on a développé des complications, il y a lieu d'être suivi pour que les complications ne s'aggravent pas. L'insuffisance rénale chronique mal traitée, peut entraîner d'autres maladies chroniques, dont l'anémie chronique, l'hypertension artérielle. Merci Ronela Mucho pour cette chronique. Trois personnes ont été testées positives au Covid-19 ce lundi dans la province Guitega, Il s'agit d'une infirmière de l'hôpital régional de Guitega, un étudiant du Grand Séminaire Jean-Paul II et un homme de la zone Nyabitanga. Dans la commune Gichoui, docteur Salvatore Tohi, médecin provincial de Gitega, fait savoir qu'en ce moment, ces cas positifs sont en train d'être traités à l'hôpital régional de Gitega et que les équipes d'urgence sont à la recherche des cas contacts pour leur faire subir les tests rapides. Ce médecin provincial indique que le dépistage volontaire continue à l'hôpital régional de Gitega et que d'autres centres de dépistage seront bientôt ouverts, notamment à Kibimba, pour éviter qu'un grand nombre de personnes se rassemblent dans un même centre. Actualité internationale en actualité internationale, aux États-Unis, Twitter a annoncé lundi avoir suspendu de façon permanente 70 000 comptes affiliés à la mouvance pro-Trump depuis vendredi pour les empêcher d'utiliser le réseau social à des fins violentes comme les émeutes à Washington la semaine dernière. Au Mali, la presse s'intéresse ce matin à la visite entamée hier à Bamako. Le médiateur de la CDAO Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, effectue une visite de 48 heures, affiche Le Républicain. Le journal malien précise l'objectif de cette mission, c'est-à-dire évaluer les progrès réalisés dans le processus de la transition. Pour sa part, Marijet croit déjà savoir que les trois domaines ont constitué le centre d'intérêt de la mission, à savoir... La feuille de la transition, l'inclusivité du processus et le niveau de concertation avec les différents segments de la société selon le site internet de ce journal. Le médiateur a aussi fait remarquer que l'ébullition du front social et les récentes arrestations ne sont pas de nature à faciliter la conduite de la transition. C'est par ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au micro, vous étiez avec Armel Motore. Toussaint invités, vous était à la cabine technique. Au revoir. Thank mm -hmm. you.